Pascal, m o n t i n i sur g a l a x i e a g a l a x i e sur les platines avec ma excuse. Il n'y a pas d'excuse à avoir, bien sûr.、Euh, bonjour à tous les amis qui viennent de sortir de discothèque, qui ont été faire la fête、euh, ce week-end. Voici tout de suite pour vous et puis bien aussi pour les autres un petit souvenir, c'est Alus avec f a l o m i l l e Only optimistic about the main statistic Number one is standing, vertical, cause I never take things personal Believe me, my woman, my woman is gone So I'm a just mover, the linguist, this producer, this performer Molded by the pain and the trauma I'm o n d I'm patient, o l i s t e n to intuition More than I've ever done before, never keep it hidden I won't waste away, I'll wake up from day to day and I'll face this You r e o n a beat to no faces it's time I had to let you go. Le meilleur du souvenir, et oui, c'est naturellement sur Galaxy à l'instant avec Céléda. Bonjour à vous tous, bienvenue si vous venez nous rejoindre sur l'antenne de Galaxy, les 10h13. Merci à tous nos fidèles qui sont là tous les dimanches matins de 10h à midi pour suivre justement cette émission et les r e m e r c i e du fond du cœur. On Voici tout de suite pour poursuivre justement cette fin de matinée. On va tout de s u i t e retrouver, pète et l'heure. Galaxy. Sur les platines en ce dimanche 24 juin on vous parle des proches des soirs à venir justement pour ce soir c'est du côté de l'âge de z a u pour les fameuses soirées diversus ou bien à l'escape concept pour une grande grande soirée beaucoup d'invités une dizaine avec d'ave luke kevin h u g y a n t o n c'est les résidents bien sûr et on continue du côté de la musique voici tout de suite pour les amateurs les amoureux si plus r a i d avec le titre homme Galaxy with galaxy music music music music remains on top GMN, é e le remix de Tom Novi. Il est temps de retrouver tout de suite Stéphane Laroche. Les informations proximité. On se retrouve juste après. Ne bougez pas. Les étudiants de Lille 2 organisent leur Anglo Tuning Show ce dimanche 24 juin sur le parking du centre commercial d'Anglo. Animation moto, stunt, tombola, concours SPL, diesel, etc. Plus d'infos sur Nights of t Silence. Output t r a i l c o m Ou 06 89 21 36 52. La finale du t r o m p l i n régional de danse urbaine se tiendra ce samedi 23 juin 20h30 à la salle Roger-Salongro de Waterloo. Vous y retrouverez les meilleures compagnies amateurs de la région sans oublier la fabuleuse affiche proposée cette année. Knuckenhide 200 de Las Vegas, Mr. i s t e Wickers des States dans la rue la Danse ou encore Walid de Paris. Info line 0320 0102 ou sur ville-waterloo.fr. L'exposition que la lumière Soit est à découvrir tout l'été et jusqu'au 2 septembre au Musée des Arts et Traditions Populaires de Waterloo. Une exposition passionnante sur l'histoire de l'éclairage préélectrique, les améliorations apportées au fil du temps ou encore l'étude de l'éclairage jour et nuit. Entrée libre, horaire d'ouverture 0320 8 0 59 50. Dans le cadre des rendez-vous de l'Office de tourisme, une visite de l'église Sainte-Thérèse est programmée ce dimanche 24 juin à 16h. Venez visiter l'une des plus remarquables églises de la métropole illoise au travers de son architecture à la fois traditionnelle et moderne, ainsi que ses céramiques et éléments de style art déco. Un diaporama sur la création de l'église accompagnera également cette visite guidée. Inscription souhaitée à l'office de tourisme, 189 rue Carnot-Wettrelo, 0320 75 85 86. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. We've got the music. You've got the style. This is Galaxy. Don't say you're happy out there without me I know you can't be Cause it's no good Sur les platines de Galaxy, merci de votre grande fidélité. C'est Pascal m a n pas, c i n i N'oubliez pas, c'est parti. After, on est ensemble jusqu'à midi. Et on va ouvrir la boîte à souvenirs de Galaxy. Pour commencer, voici tout de suite Mox Epoque avec Bichoura.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 Naturellement, ça fait partie des grands classiques à l'instant avec Michael Sanctorum, Minact t i n n e w York. C'est vraiment un grand classique. On va continuer, on va terminer cette série justement avec Groson, e le fameux Haider et ça c'est le remix spécialement pour vous. incident voilà comme ça peut arriver à tout le monde un petit peu de poussière sur le cd voilà ça saute voici tout de suite number one il est 11h et 18 minutes merci de votre grande fidélité c'est pas c a l manche e ni on est ensemble jusqu'à mille et de la nuit. Une autre version du célèbre Ripping Kitting, Mickey Sing sur les platines de Galaxy. On retrouve tout de suite Stéphane Laroche, puisqu'il est 11h34 pour les informations de proximité. Ne bougez pas, on se retrouve juste après. 7e édition des rencontres d'aventure programmée le dimanche 1er juillet à Péruvel en Belgique. Musique, danse, théâtre, détente et animation permanente. Une occasion unique de faire de la fête et de découvrir la ville de Péruvel sous un angle nouveau. Grand événement gratuit, plus d'infos de France. 0032 69 45 42 48 ou sur centre.culturel.e u n i c a l b e Nouveau rendez-vous du conservatoire, programmé le vendredi 29 juin à 19h, au conservatoire du rayonnement communal de w a t t r e l o o situé rue Denis-Pollet. Pour cette représentation exceptionnelle, retrouvez les ensembles de saxophones et élèves de formation musicale. Pour en savoir plus, appelez le 0320 75 11 45. L'école de chant La Voie Lactée organise des stages d'été pour la période du 2 au 13 juillet pour les enfants, ados et adultes. Initiation n percussion, technique vocale, enregistrement ou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 Je disais, il nous reste une bonne demi-heure à passer ensemble. Quelques petites idées de sortie pour ce soir du côté de l'âge de Zoo pour les fameuses soirées diverses. N'oubliez pas, avec Boche et DJ a s h r o z ou bien à l'escape concept. Depuis quelques dimanches, c'est ouvert. Et oui, là-bas aussi pour la soirée Villa. Villa Loca avec Livio, Leco, m e n Urban, Sandro Asdeni, Francesco Mara, a n z i k Kint, d'ailleurs beaucoup de monde, avec bien sûr les résidents d'Eve, Luc, Kevin, Luc, j'embrasse au passage, avec a e n r i g u y Anton, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invités pour cette soirée. Ça se passe du côté de l'escape concept.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 on va se faire un petit jeu vous appelez tout de suite le 03 20 83 57 57 je vous offre les places les places pour le week-end prochain du côté de la bûche du b l i z du captain de l'escape de l'âge de zoe du p u z z soit o u é c'est à vous de décider les plus rapides 03 20 83 57 57 je t'emmène en club la semaine prochaine et oui déjà à choisir parmi tous ceux que je dis avant J'ai toujours plaisir d'entendre ce genre de souvenirs n i n s t a n t avec ton ébat avec the real thing allez il me reste encore quelques places à vous offrir pour le week-end prochain pour la bûche le bliss le captain l'escape l'âge de zo ou le p u c k s factory vous appelez tout de suite au 03 20 83 57 57 et c'est pour toi ストーンクテー Le meilleur du son électro, c'est naturellement sur les platines de Galaxy. Dans quelques instants, puisqu'il vient d'arriver dans les studios, on retrouvera ADN pour une session house de midi jusqu'à 14h.、Et、en t e plus, après, vous retrouverez Michael H pour une session trans. Ensuite,、euh, bien sûr, m a n r a y et Sick pour le hardcore, mais vraiment enfin, en fin de soirée. Voici tout de suite avant de se quitter un petit souvenir, on va se quitter avec les Blackwater, on vous souhaite bien sûr une excellente après-midi, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 10h. de son charme il vient d'arriver dans les studios il sera là dans quelques minutes rien que pour vous adn on va lui parler un petit peu son actualité、et、à ce cher monsieur ça sera une pour une soirée électro rétro à v ouss à l'éden bar à m o u s r o n il sera là à m o u s r o n à partir de 22 heures avec attention pour vous messieurs des gogo danseuses et des gogo danseurs pour vous mesdemoiselles je vous rappelle ça sera À l'Eden Bar, à Moucron, à partir de 22h, ADN sera un des invités. Voici tout de suite, justement, ADN, juste après ça. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Don't Don't stop stop. Pour les personnes qui n'auraient pas compris, ADN sera l'un des invités pour la soirée é l e c t r o Rétro House à l'Edenberg à Moucron. À partir de 22h, ça sera une énorme soirée avec pour vous, mesdemoiselles, des gogo danseurs et pour vous, messieurs, bien sûr, des gogo danseuses avec un show de r a f f a e l l a Une soirée, bien sûr, à ne pas manquer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.